Ça c'est fait longtemps, Po ta jouer, pour day <laughs> Po to sabe. C'est le bagaille, Pas oublier maman. Les sais maman. problème. C'est la case maman. Toutes mes chances et au caper, c'est maman au kaiwe. Ouais. Surtout pas oublier maman, à casse et touche douce. C'est celle côté, nous permettait cette nuit, elle nous, nous parti. venir toujours au sept tu mais maman n'est pas fini pas inquiète toi nous maman